to Tu n'es pas de la mif, tu ne mérites pas d'être en caractère gras dans mon répertoire Le seul point positif de ma nuit blanche C'est que ça m'évite de rater la prière d'Elphagiot Pas de cadeau, tu ne l'as pas mérité Ton visage illumine que ton tes futilités Trouve-moi un bon plan pour revendre mon cœur Car dans ce monde il ne m'est d'aucune utilité T'imagines même pas tout ce qui m'anime Juste pour la rime, Tony et manny Quand tu perces la monnaie, te tue les plus ruses Et la claque avec parcimonie J'évolue dans Paris, y'a de la drogue et des timples Les français manifestent avec le ventre plein Viens dans le golf Harris. Viens voir comment la vue d'une allumeuse s'éteint Si tu fais appel à moi même mon logo dans le ciel Car à l'heure qu'il est j'ai dû changer de lume J'ai changé de lume, je suis de ceux qui visent Le soleil juste pour vexer la lune Tu t'inquiètes pas pour l'avenir de tes filles Ton taf, ta passion passe avant ta famille J'ai vu tes larmes pour la première fois Le jour où tu as brûlé l'intégralité de tes vignes Afrique S-Ouest, Bamako, Gorée, une petite C'est pour le nord de la Corée C'est au feng pour le large Car l'Europe lui propose une vie un peu plus colorée Mes péchés sont au nombre de quelques milliers D'unia je t'aime, je peux pas le nier Lors d'un crash, les gens de la business C'est la first, se dégustent les premiers J'ai pas appris le mur, c'est le mur qui m'a pris Je te présente la vie, mmh, qu'est-ce qu'elle est dure Posée sur la roche qui assise 616 en excalibur la vérité sort de la bouche des enfants commence veskit banda wesołski à 160 dans le virage mais chumaror a frôlé la mort juste en allons -Ski. ils sont tous coupables mais ressalle trouvé ils ont baisé le monde et ensuite l'ont couvé les preuves qu'on peut sont atroces comme les fiches de paye d'une prostituée